La légende des étoiles de mer Dans ce temps-là, les étoiles brillaient encore plus qu'aujourd'hui. Elles étaient si belles qu'elles en devinrent coquettes et imprudentes. Sûres de leur brillance et de leur beauté, certaines voulurent se mirer dans la mer. « Non, ne vous approchez pas de l'eau, les vagues pourraient vous happer !» avaient prévenu les grandes sœurs étoiles. N'écoutant que leur orgueil, une petite armée d'étoiles inconscientes et étourdies descendit très bas, frôlant les bagues et admirant dans l'eau sombre leurs reflets et la lumière qu'elles répandaient. Ce petit manège dura jusqu'à l'aurore. C'est alors qu'une petite étoile fatiguée eut un vertige et perdit l'équilibre sombrant au fond de la mer. Ses sœurs allèrent à sa rescousse pour lui prêter main forte, mais elles furent elles aussi attirées ténanément et descendirent tout au fond de l'eau. « Nous devons remonter à la surface. »« Enfin !» Alors la mer eut pitié d'elle et les transforma en étoiles de mer. C'est pour cela que l'on trouve parfois quelques étoiles sur la plage qui, ayant réussi à sortir de l'eau, n'ont pas réussi cependant à s'envoler vers le ciel. Un conte de Carmen Montet avec la voix de Christine Berthier.